Mais non, je sais pas, chaque 16 chaque pas, ils ont dit, <rire> <soir. rire> je pas, je ne pas, je me sais pas, je ne sais je ne sais pas, je suis sais pas, je ne sais pas, je ne sais je ne me pas, pas, je ne pas, je me sens pas, Canadien du tout, je ne je ne sais que je pas, à la la est Et dès que je ne je suis, je me sens c'est une chose qui m'a toujours, toujours intrigué, ce paradoxe. Pourtant, quand je suis ici... Tu, sais, tu dis que tu viens de, de Montréal, mais en fait, tu es Chinois, tu vois. Mm. Ah, mais moi, je vais te dire non, je suis Montréalais, puis je suis Québécois. Mon père est irakien, ta mère est marocaine. Est guerre, et québécois, maintenant, il, y a une... il y a une... est plus... Mm. Mm. Il plus ou dire des amis marocains, puis le marocain, y le puis le toi là, tu as des amis québécois, y puis québécois. C'est rapidement effacé, au moins, la volonté d'appartenir à la nation. De le sentiment d'appartenance... ...le mm. tu absolument vrai. Mm. Moi, mon pays, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la débarance à moi Mais La courbe des ça, c'est les territoires que je connais. Alors l'identité québécoise, c'est une langue, une culture. Une culture n'étant pas le nombre de disques vendus dans l'année et de bandes dessinées lues ou non lues. La culture, c'est une heure pour déjeuner, une heure pour un café, une manière de cuisiner de poulet. Tout tout ça, ça c'est culture. J'ai territoire, j'ai projet. Tu sais quand on dit que les Québécois sont distincts, une société distincte différente, est-ce qu'on l'est vraiment Mais moi je pense que oui, parce qu'on ne pense pas de la même façon que les autres dans bien des sujets. Notre sens de l'égalité homme-femme au Québec, c'est quelque chose de sacré. Il y a des choses à améliorer, mais on a fait un, un énorme chemin, un gros chemin. On va juste en France ici, là. On va en France, tu reviens, t'en sur C'est ce sujet-là. Juste pour ça, on te dit qu'on n'est pas français.